Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé Et je vous donnerai du repos confie en l'éternel Fais de lui tes délices Il t'accordera ce que ton cœur désire mama latte laté eliken an zambé Akogwa kayote inquiéter de rien mais en toute chose par la prière et la supplication avec des actions de grâce fait connaître à dieu vos demandes et la paix de dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en christ jésus mais ta foi en dieu acolo attendez les commeango mais et Svečan je ko se ka bišo mama, Likambote, Tango na yo e kouya, Nzambé a zanabo moji, Mokolezali bakondi ma ke Nzambé a linguiho, Bakondi ma ke po na yo, Tjaka kamote manakolo. Ne regarde pas autant une circonstance, Avec dieu, tout que toujours possible, Quelle que soit la tempête Jésus est avec toi. Il y a un temps pour toutes choses. Ton repdentaire est vivant, et tu verras la gloire de Dieu.